La semaine dernière, nous étions absents, chose que vous savez déjà. Mais je dois vous dire que cette absence était entièrement de la faute de Sinistros. e Maintenant que ce cas est réglé, passons aux choses sérieuses. Cette semaine en réanimation, la programmation est comme toujours parfaite, oui, parfaitement insignifiante et sans aucun intérêt. Et ici encore, ces qualificatifs sont de la faute à Sinistros, e parce que pour ma part, je m'efforce toujours d'avoir pour vous les meilleurs choix en qualité de métal. Et que de son côté, Sinistros, e tant qu'à lui, se fait un devoir hebdomadaire de vous imposer ses choix qui nous font tous réaliser que finalement, il n'y connaît absolument rien en musique. <rire> Heureusement que nous avons deux albums classiques à vous proposer et que l'on débute le tout avec mes choix qui sont un véritable baume en comparaison de ceux de cette espèce de triste clown au maquillage décoloré. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois de... Devoir subir l'ignorance de l'assistant versus les mauvais traitements du docteur. Priez pour ne pas y survivre en foiré. Cause fear is our fucking business. We are undead incorporated. Cause Pandragon fucking said so. Go.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 Le conseil d'administration du groupe des médias étudiants de l'UQTR est présentement à la recherche de trois administrateurs étudiants pour siéger sur le conseil. La date limite pour faire parvenir votre lettre de motivation est le 30 novembre et vous devez l'envoyer à l'adresse ca.commercial.gmeuqtr.ca. Pour une implication dans ton journal et ta radio, deviens administrateur.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 Je ne vous souhaite pas la bienvenue e n cette nouvelle édition de Réanimation en ce 27 novembre de l'heure de Disgrâce 2012. Je suis le Dr. Payne Pendragon. Et, surprise, qui est là e n t r e Sinistros. e Ben, bonsoir. Oui, bienvenue à ce merveilleux talk show, mon cher Sébastien. Eh oui! Dont tu es le seul et unique invité. Toujours, toujours. Semaine、là. après semaine pour nous raconter tes élucubrations sans cul ni tête. Ben, c'est ça, sans cul ni tête. Ben, tout à fait, comme toi. Eh oui. <rire> Comment vas-tu? T'es, c'est papy. Oui, t'es-tu ennuyé? Euh, non. Non, moi non plus. <rire> en fait, je suis fort heureux, je dois dire. Ah oui.、Euh, bon, ben, avant de rentrer dans le gras. Ben, ben, salut, b y e Salut. Dans le vif du sujet. Laissez-moi faire la nomenclature de ce que nous venons d'entendre en ouverture d'émission. Petit bloc,、euh, principalement axé sur、euh, le métal crossover. Typiquement old school. C'est situé entre 1985 et 1987. Donc, c'est... C'est deux ans, ça. Ben, c'est ça. Ça tourne autour d'un, pas loin de 27 ans, là. Vite comme ça. Avant la pause pubista, nous avions une formation qui portait le nom, ou qui portait le nom plutôt, le Crumb Sockers et la pièce Interlude. que n o u s r e t r o u v o n sur, s、euh, ben, le seul et unique vrai bon album, Life of Dreams, parce que c'est une discographie de deux albums, là, avec Beast on My Back, qui est paru en 1986 sur Relativity. Vous avez vu Agnostic Front et la pièce d'Eliminator, pièce d'ouverture de l'album Cause for Alarm, qui est paru en 1986 sur Relativity également. Nuclear Assault e t la pièce Sin, tirée d u t r è s bon album Game Over, paru en 86 sur Combat Record, DRI de Tyrannan and b e c l s et la pièce Tear It Down, que l'on retrouve sur l'album Crossover, c'est tout à propos, paru en 87 sur Metal Blade, n avons s t o m t r o o p e r of d e a t et la pièce Care Yourself, que l'on retrouve sur, là ici encore, une icône de, des années 80, encore aujourd'hui, Speak English or Die, qui est paru sur,、euh, qui était paru sur Mega Force, Parce qu'ici, encore, s o u n Trooper of Death, on s'entend qu'il n'y a pas grand-chose de vraiment très, très, très bon à part cet album-là. Non,、là. non, c'est sûr, c'est sûr. Il y a eu M.O.D. aussi après, mais c'est encore là, c'était pas mal dilué.、Euh, et nous avions ouvert avec Dead Brand Cell s DBC, la pièce Deadlock, pièce d'ouverture de l'album du même nom éponyme Dead Brand Cells é qui e p é en 1987 sur Combat Record.、Euh, cette semaine, nous avons une émission encore une fois, je sais que je me répète à toutes les semaines, mais qui est fort chargée. Euh, beaucoup de présentations cette semaine,、euh, c'est notre dernière édition du mois, donc c'est notre, c'est notre, session de présentation d'albums marquants classiques métal, soit celui de Sinistros et le mien. Qui, qui, comme par hasard, euh, s o n deux albums des, qui nous, tout à fait, nous qui nous, nous, nous concernent. Ça répète l'inverse, ça a été la même chose. Oui, ça. Tout à fait. Donc,、euh, respectivement pour Sinistros, l'album de Metalcar qui porte le titre de Killamar, le premier album. Et en ce qui me concerne, Hand Tracks et Fistful of Metal. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur le site de Réanimation, si on l'atteint un jour, parce qu'on a un certain nombre de... Oui, là, il y a problème. un problème avec le site. Effectivement. Vous pouvez t r o u v e r les chroniques de Sinistros et de moi. Euh, qui traite n t de ces albums-là, respectivement. Euh, je n'ai pas commenté celui de Metallica. De Metallica. Pas encore. J'ai probablement, simplement oublié de le faire. Mais celui d en t r a x il y a le texte de Sin s t r o suivi du mien.、Euh, je vais probablement le faire pour Metallica aussi parce que.、J'suis... Moi, je l'avais fait pour Slayer que je ne t'avais pas envoyé pour réanimation, mais je l'ai mis en ligne sur h u r l e m o n t c o m D'ailleurs, on le voit ici.、Puis、je mettais ben ben... ma petite anecdote de, de mon fameux l i p s i n e qu'on avait fait peur à ben, tout le monde, oui, et o、oui. fait... u t ça. Ben oui, ben oui. À l'époque où tu étais foncièrement.、Euh, pas gentil. b oui, tu étais animé d'une. d'une entité malveillante. sapin. Réellement c h a n g e r Aujourd'hui, tu es un peu plus r é a l i s t Je suis un vieux malveillant. o u i t r e un vieux gobelin c o u l a n t malveillant、euh, lorsque tu t'endors pas, sur ça switch. Oui, c'est ça. Bon, j'aurais eu,、oui, ben, j'ai dit ça. Je ne peux pas vous affirmer encore que ce ne sera pas le cas, là. mais j'ai bon nombre de chroniques cinéma à partager avec vous, quelques chroniques、euh, musique aussi. Mais malheureusement, comme on le disait il y a quelques minutes, le site de réanimation semble avoir un gros problème. On ne peut atteindre aucune page. Donc, bon, de mémoire, je peux en parler certainement, mais je n'aurai pas l'ensemble des détails. Donc, peut-être si je vois que ça ne fonctionne pas, je remettrai ça sur une p r o c h a i n e C'est tout. C'est tout. Par contre, ce que tu nous apprêtes à nous faire,、euh... ah oui, je veux juste faire une parenthèse, comme ça. La semaine dernière,、euh, il n'y a pas eu d'édition de réanimation parce que j'allais assister,、euh, au spectacle, la tournée d'adieu de Dieu, la formation,、euh, Rock Icon The Who, formation britannique. Et je veux juste dire que ça valait amplement la peine que je sois pas en réanimation. <rire> c'était vraiment, j'ai vraiment adoré le spectacle. Donc, c'était la cause et non pas, comme je le disais en présentation, la faute à Sinistros. Tu as une présentation, une première présentation ce soir. Une présentation qu'on a d é c o u v e r t tous les deux. Ben, pratiquement、euh, si, ben, à quelques jours d i n t e r v a l l e Oui, c'est ça.、Euh, Mais je pense qu'on a eu vraiment un coup de cœur. Oui, c'est、euh, vraiment excellent.、Ouais. Formation death metal、uh, suédoise qui s'appelle Aeon. Aeon、euh, qui ont sorti un premier album qui s'appelle Aeon's Black qui est paru sur Metal Blade.、Euh, c'est en novembre 2012, donc c'est tout frais sorti,、mm -hmm. qui donne un très bon black. Euh, un peu o l d s c h o Je vous d i r a i peut-être plus Death. Là, mais...、euh, death, excusez-moi.、Ouais. Oui, oh. La langue m'a f a u s r c e q e sinon, j'aurais peut-être pas été très bon avec toi. Là, mais... Très bon Death,、euh, old school.、Euh, très avec, musclé. Très musclé, très technique par moment.、Oui. Euh, ça vaut la peine de jeter une oreille.、Euh, J'ai même décidé de mettre Crysune、euh, tout de suite après、euh, parce que je trouve que ça fitait、euh, comme amplement.、Oui, c'est ça. e s t le genre de m a r t e l l i m e C'est puissant ouais, tout autant. On va entendre quatre pièces de l'album Aeons Black, à, album qui est entrecoupé de, de petites pièces instrumentales, tantôt à la guitare acoustique,、ouais. tantôt au piano,、euh, avec un petit côté plus classique. Ça donne comme une dimension、euh, assez spéciale quand as l'autre pièce embarque. On dirait que c e c o u e de masse par coup de. Effectivement, c'est vraiment spécial.、Détruite. Mais je pense que l'album, je l'ai trouvé pas mal tout bon en i n t é g r a l i C'est tout bon, c'est tout、ouais. bon. Moi, il va se mériter probablement un 9 sur 10. Je pense que c'est ça que tu as donné. C'est ce que j'ai donné, un 9, 9 sur 10, effectivement.、Euh, alors, on va y aller avec quatre、euh, pièces、euh, qui s'intituent l Still d e y Parade, The Glowing Hate, I Wish You Dead. Et Garden of Sin. Alors, allons-y tout de suite avec la formation suédoise Aeon avec l'album Aeon's Black. Go! Go.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 Oui, ouais, ouais, okay. oh. Si vous voulez le meilleur du rap, c'est sur le Big Max Show tous les mercredis de 17h à 18h sur CFOOD 89,1. Yeah, yeah, les managers et a f r i c g r o o v e c o m présentent flashback à la part au 1535 rue Royale, centre-ville de Trois-Rivières. Venez revivre les meilleurs moments du hip, du hip hop. Années 80, 90 et début 2000. 4 dollars à l'entrée, gratuit avant 23h. Et que Dieu au school à partir de minuit. Prix à gagner, gracieuse de la boutique Flawless. Flashback à la b a r t tous les jeudis. On est là. J'ai f a i facebook.com/slash les managers et écoutez 5 o 89 p pour connaître les événements spéciaux. Les mercredis sushi. Tous les mercredis, à l'achat d'une consommation, le Mondo Resto Bar vous offre les sushis à volonté pour seulement 15 dollars. 15 dollars, des sushis à volonté. Venez en profiter. Le Mondo Resto Bar, 120 rue des Forges, entre villes, Trois-Rivières. Visitez-nous sur mondorestobar.com. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 heures. 2 0 h e e u une r s minute.、Euh, et nous venons e n t e n d r e à l'instant la première présentation de la soirée de cet t cette、euh, e acolyte、euh, à l'air douteux qui est s i r u s t o s e la pièce de c r y s o n e The Great Execution. Oui, c'est vrai, on con, tu concluais ta présentation. Ça serait très bon, The Great Execution, avec ce qu'on parlait、euh, hors honte. En... g Oui, tout à fait. Absolument,、oui. je en、oui. suis entièrement d'accord.、Oui, mais malheureusement, fait, on ne peut a donc, on... aller plus loin. Oui, c'est ça, mais on ne peut pas en discuter avec vous, malheureusement. Non! <rire> <rire> eh bien, on a eu la formation suédoise Aeon avec l'excellent album Aeon's Black avec les pièces Garden of Sin, I Wish You Did The Glowing Hate et Still t h e y p r a y C'est paru sur Metal Blade. On vous conseille tous les deux d'aller vous procurer ça au h o i Au plus s a c r é t Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, si vous êtes amateur de Cannibal Corpse, à l'occasion, vous allez vous y retrouver.、Ouais. Parce qu'il y a,、euh, des petites,、euh, des petites textures à la Cannibal Corpse qui se retrouvent à l'occasion. Et moi, je pense que cet album-là,、euh, c'est un des très bons albums death metal de 2012. Ah、oh, effectivement, effectivement. C'est sûr que ça va se ramasser dans, dans notre top、euh, 3000. <rire> top 3000, ouais. <rire> ça sera jusqu'au <rire> mois de juin, oui. Et d'ailleurs, Sinistro, ça me fait penser à quelque chose. C'est que, Je vais te la prendre live et je vais l a p r e n d r e aux auditeurs. C'est qu'il y a un e horaire pour les fêtes pour réanimation. La dernière émission de réanimation pour 2012 se fera en 2014. <rire> non.、Euh, si、je, vais, je vais retourner voir là, parce que je e suis plus sûr. Là.、Euh, ça va être le 18 décembre. Mardi le 18 décembre, dernière émission pour 2012 de réanimation. Et la reprise se fera en 2014. En 2013, évidemment. Hein, Pour vrai? b e n oui. Puis ça va être le 8 janvier.、Euh, le 8 janvier. De... Ben, je p e n s e au mois de mai, là, mais. n、euh... o、oh. <rire> non, n ça va être le 15 janvier. C'est le 15?、Okay. Oui. Donc,、euh, pendant ces trois semaines d'interruption、euh, de réanimation. Il n'y aura pas de réanimation. Il n'y en aura pas, mais ça va nous laisser <rire> le temps de. Peaufiner et préparer notre rétrospective 2012. q u vais te que... rusher u a n d je veux. <rire> ça se pourrait, ça. <rire> Parce qu'il devrait y avoir beaucoup de choses fortes. Ben, D'après moi, il va y en avoir autant sinon plus qu'en 2011. Je pense que oui. Je pense que oui. Effectivement.、Euh, je veux juste vous rappeler que Trois-Vier-Métal e le fait son p a r t y de Noël extrême le samedi 15 décembre prochain r o Café Le Stage. Et ça mettra en vedette les formations suivantes Satanic g l o o Sniffers, Hollow, a n d i s n e e r Han Newman et Cryptopsy.、Euh, les portes ouvriront à 19h, le spectacle débutera à 20h, c'est pour tous, il en coûtera 15$. Bon, ça、si、vous tente de fêter Noël de façon extrême, b e n c'est là que ça va se passer.、Euh... Quoique juste aller au stage c est assez extrême. Par moment, effectivement. <rire> oui. Euh, toutes les fois, j'y vais a i l l s Non, regarde. C'est une blague. Ben oui, c'est une blague.、Pfff. Non. <rire> ah, tes doigts sont croisés toi aussi. Oui.、Okay. <rire> bon,、euh, écoutez, je ne peux pas encore vous faire de chronique vraiment propre à dites cinéma parce que ça ne fonctionne toujours pas. J'ai m é u s s i mon coup. Ah, c'est ce、oui, que je a a s dit là. C'est encore échappé. Attends, attends, un... que je ferme les micros, toi. J'ai réussi à implanter un sale virus dans ton site Internet. Oui, ça se pourrait que ce soit le cas. Mais c'est rien comparé au virus que je vais t'implanter, <rire> toi, par exemple. Donc, ne te fous-en faites pas. Ce sera juste une plus grosse chronique la semaine prochaine. J'ai écouté beaucoup de, bons, de, de, de, de bonnes choses dernièrement. Hein, pis,、euh, je, quoi, je vais juste faire une parenthèse dans un film qui, serait vraiment, qui devrait te captiver, toi, d'ailleurs. C'est le film La Less. Ben, ouais. Traduit par Des hommes sans loi avec Shirelamp.、Euh, avec Noir Roux sans loi. Oui, c'est ça.、Euh, c'est un film qui est vraiment, mais vraiment bon. Qui, grosso modo,、euh, se passe à l'époque de la Prohibition. Dans, les, je dirais, à peu près la moitié de, de la Prohibition. Puisque la Prohibition s'est、euh, déroulée de 1919 à 1933, si je ne m'abuse. Et, e、euh, on pense tous à la prohibition, l'interdiction de, de, consommer, de vendre et d'acheter de l'alcool aux États-Unis. C'était uniquement, on a une grosse image que c'était à Chicago, hein, parce que là, c'était le gros tournant de ce qu'était le gangsterisme et compagnie. Mais c'est faux parce qu'il se passait énormément de choses dans des bleds,、euh, dans d'autres États comme en Virginie, où des, des familles, des,、euh, des, je dirais, des, des, Des amis, ou peu importe, opéraient des a l a m b i c s et des,、euh, c'était des fabrications illicites et,、euh, illégales d'alcool, qui étaient souvent, souvent faites à partir de pommes ou, e、euh, u choses comme ça. Et ça se vendait beaucoup. Et l'histoire rencontre grosso modo les trois frères,、euh, d a r a b a n e je crois que c'était leur nom, qui opèrent ce g e n r e de, de, de, de business clandestine. Et qu'ils ont, du jeu de la corruption, là, c'est pas d'hier, hein, on s'en doute, là. Donc, avaient... pas d'avant hier, non plus. Non plus, non plus. Et déjà, à cette époque-là, je, je dis déjà, parce que c'est, c'était bien avant,、euh, bon, ils payaient les shérifs de comté pour être capables de faire leur run, de faire leur livraison. Il y avait des petits montants d'argent, parce qu'il y avait des barrages, évidemment, qui se faisaient pour empêcher ces gens-là de, de, faire leur, leur trafic. Donc,、euh, des petites caisses de whisky, qui l se s donnaient un petit cadeau, des petits, des petits rouleaux d'argent, pis u bon. Jusqu'au moment où, Il y a un procureur qui est mandaté par le gouvernement pour s'implanter, ben, plus qu'un, mais celui-là en particulier, dans c e dans ce comté-là de la Virginie, pour être capable de, sous le couvert de la loi, De pouvoir stopper ça, mais le but est tout autre, c'est vraiment de se graisser la pâte de façon outrageante. Et il est excessivement violent, il est excessivement cruel, il décide que par tous les moyens, il va revenir au bout, à bout de, de, de, ceux qui sont là. Il terrorise tellement de gens dans, dans, dans cette partie du, e、euh, de, de, de l'État, que plusieurs décident de se conformer, sauf une famille, qui est les frères d'Arabane, qui disent, qui va voir le procureur, pis il dit, si vous revenez sur Ma propriété, c'est un hachoir dans la tête, vous allez avoir. Un quoi? Un hachoir. Ah, c'est le point. C'est, c'est très bien traité. C'est très, le scénario est extraordinaire. Et c'est d'une violence phénoménale par moment. C'est très cruel aussi.、Euh, mais c'est un film qui est très, très marquant. Moi, je pense que, quoi, je lui ai donné un 9.5 sur 10. Donc,、euh, l o r Leste, qui est traduit en français par Des Hommes Sans Loi, qui est disponible présentement、euh, en DVD, et Blu-ray,、euh, je le recommande fortement. Pour le reste, ben, je vous en parlerai la semaine prochaine, à moins q u arrive un miroir a d'ici la fin de la soirée. C'est quelque chose que j'en ai pas vraiment, j'ai pas vraiment de croyance envers cela.、Euh... <coughs> pardon, 21-8. Moi aussi, j'ai une présentation qui est tout autre que nos albums classiques marquants, qui est un album que je dois présenter depuis les trois dernières semaines. Ben, genre, s t C'est ça, mais ça n a jamais à donner pour diverses raisons. Je parle du dernier album de la formation allemande Dew Scented, qui porte le nom de, o m m e d i t Icarus ou Icarus C'est、mm, comme tu veux. Bon, disons Icarus.、Hein. Icar, tiens.、Euh, qui est une formation de trash. Je dirais, b e n évidemment, européen. Mais c'est une des formations que. Parce que dans, généralement, le trash européen, j'ai un petit peu de misère avec ça. Je le trouve des fois un peu léger. Mais celui-là, je le trouve acceptable. C'est un album qui est quand même assez bien. Euh, écoute,、euh, c'est le neuvième album full-length qu'ils font. Ça existe depuis 92. Euh, c'est pas un groupe très, très flamboyant. C'est un groupe qui est quand même, je dirais, considéré comme étant quelque part underdog, mais qui amène quelque chose quand même intéressant à la scène、euh, métal. Donc,、euh, je propose、euh, les pièces suivantes, soit Sorn to h o b i y Throne to the Lions, s t o r m w e n d a n et Gleaming Like Silver. C'est un album sont... que j'ai bien aimé, moi. Moi, j'ai trouvé quand même bien. Je suis quand même assez bien. Ça a paru sur l'étiquette Metal Blade, c'est En fait, en Amérique du Nord, c'est, disponible depuis peut-être la fin de l'été, là.、Ouais. C'est un peu tardif, là, en ce qui me concerne à me le procurer, là, pis, e、euh, n c o r e plus de pouvoir le présenter, il y a pratiquement un mois, là, mais bon, au mieux tard que jamais. Donc, on va se taper tout de suite quatre pièces du dernier album de d o w Scented, qui porte le nom de Icarus. Go! Chercher un travail, votre journal Zone Campus est à la recherche de nouveaux talents. Vous avez des aptitudes en journalisme? Envoyez votre CV à l'adresse DGCFOU à commercialuqta.ca et spécifiez dans votre courriel le poste pour lequel vous désirez appliquer. Pour plus d'informations, visitez lezonecampus.ca. Notre mission, pour vous, avec vous. Les é t u d i a n t s de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts.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 20h28 et tout va mal.、Euh. C'est cela. On vient d'entendre pièces tirées, donc 4 pièces tirées du dernier album de Theo s e n t e d soit Icarus, paru sur Metal Blade, soit les pièces suivantes à l'Insta, n t Glaming Light、like、Silver, c'était précédé de Storm Widen, Throne to the Lions et Sorn to Hobby. i C'est un bon trash. Mais j'avoue que. Le vocal fait un petit peu court par moment. Un petit peu court par moment, puis c'est un petit peu fatigant des、oui. fois. Mais musicalement, ça se débrouille très oh bien. Oh, o u i s u p e r Mais c'est pas un band qui va passer, ben en fait, je dis, ben, c'est pas un album qui va passer à l'histoire dans, dans le firmament du métal, là, on s'entend, là. Mais il、euh, y, y a des choses qui sont intéressantes sur l'album, assez intéressantes. Il y en a d'autres qui le sont moins, mais c'est loin d'être un très mauvais album, par contre. Ça se défend assez vite. Euh, ceci étant dit, spectacle à l'extérieur immédiat, immédiatement, pardon, de la région, eh bien, c'est dispensé, c'est fini, c'est avant r e d i s p e n s é samedi le 15 décembre prochain au Club Soda, c'est le Vite en c o m p a g n é de Winter Sun et de Vargue. C'est à 20h au Club Soda. C'est pour tous au coût de 26 et 9 et 30 et 43 plus taxes. C'est disponible, à l a b i l l e t t e r i e du Club Soda. Euh, le vendredi 8 février, c'est Tour et SAS en compagnie de Firewind et Stolen Babies. Comme, comme on disait, j'ai l'impression que Stolen Babies,、euh, s en ligne pour être un peu des.、Euh, un w a r b r n g e r Un Warbringer, oui, effectivement. <rire>、euh, en tout cas.、Euh, donc, c'est aux Faux-Funs é l e c t r i q u e s Les billets sont en vente le 15 novembre. Le spectacle est le 8 février à 19h. C'est 20 et 25 taxes incluses. Puis c'est disponible, b e n a s o u b l l e r des Faux-Funs, je suppose. Ils disent pas d'autre chose. Euh, mercredi 20 février, au Faux-Fonds électrique encore, c'est Enslave, Paul Bearer et Ancient Wisdom, que j'avais vu avec Ghost, pis j a i trouvé ça, euh, assez intéressant, je dois dire. Très, très peu conformiste, là, mais assez intéressant.、Euh, donc, c'est à 20h, le 20 février, c'est au c o û t de 22.50 et 27.50 à s a i n c l u s e via admission. On va voir 18h, bien sûr. Et le dimanche 17 mars, déjà, o a d i au mois de mars. Et c'est loin. Oui, oui. Au, au café campus, c'est Sidework, accompagné de Jeff Loomis, Blackguard, The Browing et Wretched. Je ne connais pas. Beaucoup de 20 et 25 Les biens sont en vente le 17 novembre.、Euh, puis je ne sais pas c o m m e n t C'est tout. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de plus?、Eh, rien. Rien à dire. Non. Comme tout e s t e、eh. Bon. Là, on arrive dans un, un épisode important de l'émission. Ben oui. Parce que ce seront nos présentations respectives d'albums qui nous auront marqué s lors de notre découverte du métal et de notre exploration métallique depuis tant de décennies. Eh oui! Et toi, tu as choisi ce que j'aurais probablement choisi. Et、aussi. toi, tu as choisi ce que j'aurais probablement choisi.、Eh、ben、bon, oui, c'est oui. Mais à toi l'honneur de débuter. Eh bien,、euh, je débute avec un album.、Euh, un album. Un album qui a euh, révolutionné euh, la façon de jouer, la façon de penser dans le métal、euh, en 1983. Oui.、Euh, moi, je me rappelle、euh, à cette époque.、Euh, Sur, sur l'heure du midi, quand les, les, les cours finissent avant d'aller dîner, il、mm -hmm. y avait,、euh, y avait un, une espèce de pété à l'école. D'ailleurs, ses i n i t i a l é t a i t Pété, je crois. Oui, pété, c'est ça. <rire> <rire> <rire> euh, Bob, euh, mon ami Bob, qui est aujourd'hui décédé,、euh, il tripait un peu spécial. Fait, à un moment donné,、euh, à la sortie des classes,、euh, début janvier 1984. Mais c'est drôle parce que. J'aurais quelque chose qui va ressembler à, à ta présentation de tout à l'heure quand je p、bon. qu a r l e r a i du m i e n mais qu'on se dit. C'est bon. Il m'accroche en bas des escaliers, il dit Viens m'en joindre à la bibliothèque, et je vais te faire écouter. Fait que, il a t q u e le temps d'aller à mon casier, serrer mes bébelles, puis il m'en allait à la bibliothèque. Il m'attendait, parce qu'on pouvait、euh, emprunter dans des genres de locaux à la bibliothèque pour faire certaines activités. Oui, ça, oui, il y avait、oui. des, des, des pratiques de pièces de théâtre,、oui. ou des trucs、mm -hmm. comme ça.、Mm -hmm. p u Il s i y avait emprunté. Euh, une espèce de t o u r n e d i s primitif. Là, oui, oui, oui, oui, je sais quoi. Une espèce、Et、de belle peau. C'était tout. e l l v i du yote. Tu vas le garrocher sur le mur puis ça marche encore. Oui, oui, je sais quoi. Puis il y avait deux vinyles. Le premier vinyle, je l'ai présenté le mois passé. C'était Slayer Show No Mercy. Oui. Auquel il m'a fait.、Euh, C'est la première pièce que j'ai entendue. C'était e、euh, v i l a s Domondari, ce q m'avait、mm -hmm. fait tomber sur le derrière, littéralement. Il faut dire qu'à cette époque-là, moi, j'étais un、euh, très grand fan de Quiet Riot, Def Leppard et d autre.、Euh, Aaron Maiden、ouais, de, le, de du ce monde. Heavy, là.、Euh, L'autre album, il m'a fait. Il a commencé à me faire jouer e v i Laszlo、no、Monday s p c e et h e a n t i Christ. Il a enlevé le vinyle, puis il a mis celui-là, mais tout de suite à la deuxième pièce. OK, il avait skippé la première. Il avait skippé la première. Il dit écoute ça, dit, t u t a s jamais entendu des tons de métal qui. Ramasse de même, puis qui est long de même, des tones longues. C'était Metallica qui a l l a mal. Puis les premières notes de The Force Men, ça m'a donné tellement une p i q û r e que Death l e p p a r d et Quiet Riot ont on pris le <rire> bord. Fait que c'est vraiment. Ben, ces pièces-là, Yvonne s n o w b o n d a r i e s de Slayer et The Force Men et Metallica qui ont fait de moi. Un sale gobelin gris aujourd'hui Il écoute <rires>、oui. encore de la musique de fou. t é t a s fort contaminé. Oui, alors,、euh, est Metallica, Quel Amar, qui est selon moi le meilleur album de d e Metallica et est un des albums les plus marquants de,、euh, dans, dans, oui, dans, ah, dans ma vie、euh, de métalloïde.、Oui, oui, C'était、euh, euh, un album révélateur. Oui, oui, c'est ça. Au même titre que, comme tu disais tout à l'heure, Slayer. Mais tu sais que. Moi, c'est Metallica,、euh, j'avais, j'avais entendu la pièce i t s the Light, mais c é t a i t qu'une version démo sur,、euh, ouais, mettons dans le sac. o a e e f f e c t i v e m e n t J'avais été très,、euh, très renversé par cette, cette fouille e t cette rapidité. Et c'est peut-être, je dirais,、euh, peut-être l'année suivante qu'on, j'étais au cégep à l'époque. Et puis,、euh, je dis bien à l'époque, Et on avait un pote qui restait de, à n i Colet, justement. Et qui était un, un, fervent amateur de métal, pis qui allait souvent, souvent, souvent, u、euh... n pote qui r e s t a i t à Nicolette? Oui. Tu me diras son nom en, en honne. Ben, j'ai un blanc de mémoire. o k、okay. e、euh... u il allait souvent à Montréal à se procurer des, des, v i n y l e s des choses comme ça. Pis u il arrivait souvent à Trois-Rivières parce qu'il v e n a i t a u cégep avec nous. Pis u il, il, il, avait dit au Rockmaster et à moi, il disait, venez, on v vous asseoir dans l'auto, là, faut que je fasse écouter quelque chose. Ben, i évidemment pas en v i n y l e là, parce qu'il, l avait sur cassette, là. Puis elle a fait jouer ça, puis on avait dit,、hey, ça se peut pas, Qu'est-ce <rire> Qu que c'est, ça? C'est le bout, là. Ah, ouais. C'était vraiment le bout de la m a r d e Puis quand on regarde ça, plusieurs années plus tard, puis on parle là, pratiquement là, de, entre 25 et 30 ans, là,、euh, on se rend compte que ce groupe-là l'avait à l'époque. Il l'avait à l'époque. Oui, c'est... c'est triste de voir que.、Euh... Quelques années après, ben moi, j'ai toujours dit que Metallica est mort avec Cliff Burton. Oui. Le band est mort là. Parce que selon moi,、euh, Unjustice for All, c'est un mauvais album. C'est un album qui, selon moi, est, est un peu inutile. C'est inutile. Puis、euh, le côté vendu qu'ils ont fait par la. Tu sais, ça me fait rire parce que、euh, je l'ai écrit dans ma chronique, c'est qu'à l'époque, moi, j'ai découvert ça, Metallica,、euh, avec Kill Em All. Euh, les soi-disant Metalheads de l'école, les autres étaient t o u t s p o g n é s sur Scorpions, pis u c'était le bout de la membre aux autres, là. C'était、ouais, hot, ouais, ouais, là. o u i s a i s pis là, i l s sont t o m b é s avec Bon Jovi, avec le petit e popoun, pis u tatati pis u ta tatata. Non, on en a. De, de ces amateurs de métal-là, ou de ce soi-disant amateur s de, de, de, de métal-là, quand ces bandes-là sont arrivées, les s l a y r s les m e t a l l i c a et compagnie, c'est Ben, c'est là qu'on a séparé écrémé... les vrais. Oui, o、oui, oui, n a séparé les vrais des amateurs. Ça en a écrémé une méchante、Mais、gang. Ce que je trouve triste, c'est que tous ces amateurs-là, Ça vraiment sur Metallica, mais quand s'est sur trippé l l Ben, u m s sorti... t、ouais. Écoute, i c'est c'est parce que, justement, il faut comprendre que si à l'époque, ces gens-là ne voyaient pas autre chose, exemple que Scorpions et compagnie, ben, il fallait pas s'attendre à ce qu'ils fassent le merge vers de quoi ê t r e beaucoup plus h e a v y de quoi ê t r e beaucoup plus trash ou speed. Ils sont venus avec le Black Album, qui était à peu près la même densité là, que ce qu'ils écoutaient. Là, je me rappelle à l'époque,、euh, j'avais m o n émission de radio à tout midi,、euh, genre de mini-réanimation,、ouais. euh, une fois par semaine. D'ailleurs, je pense que ça s'appelait mini-réanimation. Bien <rire> sûr, <ça>, Mini-réanimation. <rire>、euh, je me rappelle à un moment donné, il y, y avait une gang de ces, ces, ces, ces simili-poilus、euh, à Côte-à-Frange、euh, qui étaient venus me voir. Il、euh, y avait peut-être bien.、Euh, t o u n e de Metallica, justement, qui l devait jouer ou quelque chose. Puis、mm -hmm. hey, tu a i s tu peux-tu mettre une t o u n e de Scorpion? Je dis, ben non, c'est b e n trop fif. <rire> puis j'avais failli me faire casser la gueule, mais c'est pas grave, ça, tu sais. Je tenais beaucoup à mes convictions、ouais. à l'époque, puis je pouvais regarder ces, ces fifons-là, puis ils dirent en pleine face, t écoutes la musique de fif. <rire> Alors, sans plus tarder, allons-y avec de la musique de p o f f i f Tu nous proposes quelle pièce de cette année? The Force Man Motor Breath, Phantom Lord, No Remorse et la classique Seek and Destroy. Allons-y tout de suite avec The Force Man Metallica. Go! d e plus gros a r t e s t s Pagetty h au Québec. Ça a t un fait, là. p a r m e s e n pas. p a r m e s e n pas. <rire> ça l'est, Bob. p a r m e s e n fait. pas. On se souvient de cette période d'insouciance où la radio si merveilleuse nous permettait encore de rêver. Avec le Master Pack Series des Best-of de C'est Fou, on peut revivre tous ces moments de bonheur oubliés. La taille du sexe, on sait que chez l'homme, c'est le symbole de la virilité, e tout t ça,、t'sais. et de l'intelligence. o、ouais. u <rire> a i Mais tu sais, nous, qu'est-ce que tu veux comparer Je veux dire, tu sais, on peut pas dire, ah,、oh, tu sais quoi, il y avait 14 cm e n t i è t r e s de profondeur, c e s t énorme. <rire> Faites comme moi et synthonisez la fréquence modulée 89,1 sur votre récepteur tous les vendredis de 7h le matin et les samedis de midi. Avec le Master Pack Series des Best Hop de Sifu, profitez de trois heures de magnifiques souvenirs de nos émissions quotidiennes. Botan, la meilleure pizza en ville.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 Si vous avez des aptitudes en journalisme, envoyez votre CV à l'adresse DGCFOU à commercialuqta.ca et spécifiez dans votre courriel le poste pour lequel vous désirez appliquer. Pour plus d'informations, visitez lezoncampus.ca. j Vos paupières s'enlisent. Vous comptez jusqu'à trois et vous voici au cocktail spectacle de l'ASK ouvert à tous. Vous êtes conviés à partir de 19h. Un buffet vous sera servi sushis, fruits et f r o m a g e et vous pourrez vous procurer vin et bière. Le spectacle suivra avec le célèbre hypnotiseur et humoriste Bruno Ledic, qui a fait plusieurs galas juste pour rire. Pour acheter vos billets, venez nous voir au local de l i s c au a 74 Pierre Boucher ou au Table 2e r i n g u e t Le tout pour seulement 10$ au 10-12 à côté de la Chasse Galerie le mercredi 28 novembre. Soyez-y en grand nombre. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. 21h09. Puis c'était quoi, là, cette f i n l à qu'on vient d'entendre? Un album.、Ah, c'était un album de quoi? Bon, OK. C'est un album que, là, on a écouté. Oui. Ce que je vois peut-être être un bon bout de s'en réécouter, finalement. Ben, t'as peut-être pas tort. Je n'ai pas t e m p Ce s t pas que ce s t pas bon, Non, c'est que... que. Regarde, le trip de tout ça, moi, il a été fait dans les années 80. De temps en temps, de même, ça me fait plaisir de l'entendre une fois par année. Je suis d'accord avec toi.、Euh, il、oui. y a trop, trop de bons stocks qui sortent.、Euh, a... Mais si tu as le goût de l'écouter, il est là. Oh, tu l'écoutes.、Euh... Tu as deux, trois, quatre pièces, tu es content, puis ton trip était. l a i t Tu regarde, on l'écoutait, on jasait hors honte. C'était、oui, correct, mais tu sais. Euh, je ne suis pas sûr que moi je vais dire Ah ben ciel, je vais écouter Kill Amal de Metallica ben, dans son e n t i e r On focalise peut-être un petit peu moins sur ça, ça. Là, parce qu'il s'est passé quand même pas mal d'eau de s o u r le pont. Là, c'est ce sûr es. que les dernières semaines, j'ai écouté une pièce en particulier parce que j'essayais de la monter, là,、oui. mais à part de ça, c'est tout.、Là. Alors, c'était、euh, l'excellent、euh, Kill Amal, qui est un album incontournable pour la scène métal, pour l'évolution du métal. Et pour l'influence de plusieurs musiciens de métal d'aujourd'hui. Oui.、Euh, on a entendu les pièces s a g e n d e s t r o y No Remorse, Phantom Lord, Motor Breath et The f o u r h o r s e Men. C'est sûr et certain que nos auditeurs ici, d'après moi, dans la grande majorité, connaissent t o u t cet album-là. Ben, j'ose espérer. J'espère. Mais, il y a dans la réalité, il y a certaines gens qui pensent que Metallica ont commencé avec le premier album qui s'appelle L'Album Noir. Ha ha ha! Le pire, c'est que c'est vrai. C'est le pire, c'est que c'est ça.、Oh, Regarde,、ouais. moi, justement, j'osais,、euh, il y a quelques semaines, avec du monde où je travaille, puis il y en a eu dans sa tête à lui,、euh, le premier album des Metallica, c'est le Black Album. Oui. Sauf qu'il y en a quatre autres avant, là. Bien. C'est un petit peu normal, à quelque part, parce que le Black Album a tellement été exposé commercialement, il a ouais, tellement、ça. été tourné à outrance que. On tombait d'une étape underground, m elle est une étape qui était pop quasiment. Là, tu sais. ben oui, pop, tu l'as dit. C'est ça. Qui dit poche, p c'est ça. Moi aussi, oui. C'est ça. Oui. Alors, c'était mon choix du mois de novembre quant aux albums qui m'ont influencé et qui m'ont marqué、euh, à tout jamais, au fur et à m e s u g e C'était un bon choix, ça, mon cher. C'était un beau choix. bon choix et je l'approuve parce que, comme on disait tout à l'heure, ça aurait probablement été mon choix aussi. D'ailleurs, il faut dire que Sinistros et moi, on s'est comme. Plus ou moins concerté. On avait émis des idées,、euh, l'un et l'autre, comme de quoi c o m p t a i t pour choisir cet album-là cet album-là. Mais l'un comme l'autre, ça aurait pu être, comme on le disait, il aurait pu choisir ce que je vais présenter dans quelques instants, Ensrax. Et moi, j'aurais pu présenter Metallica. C'était comme. Les, les, les, les... les goûts étaient très communs ici. Est-ce qu'on en présente au mois de décembre? Ben, écoute. D'après moi, t u r s peut-être mieux de recommencer en février. Ben,、ça. compte tenu que le mois, décembre, la de, la, le mois de décembre, la dernière émission va avoir lieu le 18. Je vous dis subit que janvier va être probablement concentré euh, entièrement. Euh, ben, ça nous laisse quand même.、Euh, c'est dans trois s e m a i n s Bon, c'est juste dans, dans trois semaines. On on en discutera. On verra. Je sais pas. Écoute.、Euh, on, peut, on peut recommencer en février.、Euh. On verra parce que probablement que la rétrospective va prendre quelques semaines. C'est cela. Que, bon, bref.、Euh, 21h13. Et évidemment, c'est à mon tour de vous présenter、euh, un album、euh, d'influence, un album euh, classique euh, marquant en ce qui me concerne et en ce qui concerne Sinistros aussi. Et moi, j'ai aussi une petite anecdote qui vient avec ça, que, bah, qui est une anecdote,、euh, anecdote relativement banale. L'année de la sortie de l'album, The Fistful of Metal, soit en 1984. Euh, j'étais au cégep, et puis,、euh, je suis encore là. C'était une époque qui était marquante pour l e métal,、euh, j'ai un, un, un copain qui, qui, qui me fréquente la, la, la gang de clowns qu'on était ensemble. Et puis, qui me dit,、euh, Quelqu'un qui est décédé, d'ailleurs, étrangement ce que tu disais,、euh, ton anecdote,、euh, cette personne-là aussi est décédée aujourd'hui. Jean, je vais t a i r e son nom de famille, là, mais Jean est décédé, mais dans un, un accident un peu, un peu bête, je dois dire. Et il m e dit, tiens,、euh, amène ça.、Euh, c'est un gros plus, écoute ça pour la fin de semaine. c é t a i t a n t r a x、euh, Festival of Metal. Et j'ai pas été capable de décrocher.、Mais、non, non, c'est. J'ai pas été capable de décrocher、euh, assez que je me disais.、Euh, Je pense que je lui ramènerai pas. <rire> non, c'est bien que je lui ai ramené. Mais,、euh, c'est un album excessivement marquant. And Track, c'est un band qui existe depuis 1981.、Euh, le premier album, Fistful of Metal, est paré en 1984. C'est un band qui vient des États-Unis, qui, à l'époque, avait comme chanteur Neil Turbin, qui est le chanteur que vous allez entendre tout à l'heure dessus, qui est un excellent vocaliste studio, mais qui, semble-t-il, était un bien piètre chanteur live. Euh, ça a l'air que les performances live, live étaient assez exécrables. C'est ce qui a fait d'ailleurs que la formation a dû le remercier de ses services. <coughs> Ils ont pris, évidemment,、euh, par la suite,、euh, Joey Belladonna, qui a fait quand même un e job pas si pire i Oui, il a fait une très bonne job. Que... Mais je le trouvais un petit peu plus mou, o、ouais. un i u petit peu plus、euh, fleuri. Mais moi,、là. personnellement,、euh, Arm and Dangerous, Spreading the Disease, puis à manque de living, j'ai. Très bien aimé oui, ces albums-là. Ce sont d'excellents albums. Mais moi, j'ai arrêté après ça. Il y en a quelques-uns. Moi, que j'ai exploré. là, Puis j'ai bien aimé la, la séquence de John Bush aussi. Mais、euh, je dois dire qu'en e studio, pour moi, Le Mire r and Tracks reste le premier. Fistful of m e t a l i l était très rough. t r è s rough. Ce qui, très... ce qui est le fun, c'est que、euh, là, On avait commencé là, avec les premiers balbutiements du Bay Area Trash avec Metallica,、oui. Slayer, Exodus.、Oui. Ben, Exodus, non, il n'était pas sorti encore. Anthrax、euh, est arrivé avec un, un son du nord des États. Oui. Un son carrément différent, une、oui. façon c o m p l è t e m e n t différente、Plus、de penser. Carré, pas très carré. Euh, euh,、oui. euh, quasiment punk、euh, dans l'approche. Oui,、hein. mais on le sait, l'histoire a prouvé que des gars comme、euh, Dan Lucker, c'est un gars qui s'est. Transposer beaucoup plus vers ce qu'étaient ses influences punk avec la crossover et、ouais. compagnie.、Ouais. Maintenant, ce qu'il fait avec l'extrême grind. Mais effectivement, il y avait des influences qui étaient punk dans cette formation-là. Ça transpirait, mais ça donnait un métal qui était très original pis très, e、euh, très, très r a p i d t r a p i Oui, retranchant、oui, rapide pis、ouais. assez agressif.、Euh... Effectivement. Et moi, honnêtement, cet album-là, Festival of Metal, c'est un album qui me plaît encore à écouter a u j Oui, o u u i c'est un très très bon album. e、euh, u i s j'ai,、euh, contrairement à Metallica peut-être, cet album-là, j'ai encore des soudaines envies de l'écouter. Tu sais? Pis u de me taper, là, quatre,、euh, cinq pièces dessus,、mm -hmm. sinon l'album en entier. Bon, évidemment, ce sera pas l'album en entier. C'est cinq pièces que j'ai retenues. On va entendre dans l'ordre Death Rider, Metal Trashing Mad, qui est une pro, selon moi, la meilleure de l'album. Soldiers of Metal, Death From Above et Halling Furies. Donc, voici cinq pièces tirées de mon album marquant du mois de novembre, and tracks, Fistful of Metal. Yo! Je sais que t es supposé de m a ï l l r là, tu sais, dans le contexte improvisatoire, là, mais tu m'aiderais-tu avec mon n œ u d papillon, s'il te plaît? Tu, tu te mets un n œ u d papillon pour jouer à soir? Ouais. Ben, regarde, y a des glitters, p i s ils tournent.、Mm. La, la question est peut-être conne, mais pourquoi? Ben, écoute,、euh, on reçoit la c u i t e cette année, tu le sais? Ouais. Ben, c'est la 2 6 e édition? Ouais. On, on se met sur notre 26? Ah! Ok, je suis à peu près sûr qu'on dit qu'on se met sur notre 36. Ben, non. Max, c'est toi qui l organise la c u i t e là. Ben, ça fait pas 36 ans, ça fait 26 ans! Ben oui, je sais. Fait que mets le nœud papillon que je t'ai acheté, non, ça non, mais... fait bien. Non, arrête, arrête, Lâche-moi le nœud, je veux juste la chine. Non, arrête. Laisse-moi le replacer. un C'est n œ u pas, Je veux pas mettre、ah, ça d a n t e a tête. On va juste faire l'arrêt dans le milieu、ah! comme ça. La lutte se démène devant vous tous les lundis soirs, 20h à la chaise-galerie. C'est bel, bel, bel, e fun. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister.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 c e s t assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 a t r n s v i h u i ans t r et l'émission est, est, est, est pas mal, pas mal, pas mal entamée. Euh, juste avant la pause publicitaire, on a entendu ma présentation de novembre pour album m é t a l marquant, pour ne pas dire classique, en fait, en ce qui me concerne. L'album n e n t r a c k Fistful of Metal, qui est paru en 1984 sur l'étiquette Mega Force. On a entendu, euh, i quelques minutes à peine, la pièce h a u l i n g Furies. Pièce que j'aime beaucoup de cet album. e、euh, n en fait, je, c'était pas nécessairement, l une après l'autre, J'avais retenu ouvert avant Death from Above, Soldiers of Metal, Metal Trashing Mad et Death Rider. J'ai eu la chance de voir Anthrax trois fois dans ma vie, mais malheureusement, jamais avec la formation originale, parce que je pense qu'il n'était même pas jamais venu, e、euh, au Canada avec...、Euh, ben, il y a eu la formation dite classique, Oui, oui.、Euh, ouais, moi, j'ai vu...、Euh, avec Joey Belladonna et ça, Frank b e l l o o u i Exactement. Ça, j'avais vu ça, tourner, e、euh, La tournée, la tournée pas.、Euh, Among the Living. Among ou... the Living. J'ai revu par la suite avec John Bush,、euh, pour la tournée with Coming for You All, et j'ai revu il y a、euh, bon, à peu près deux ans avec le retour de Belladonna, qui e s t un excellent show. Mais、euh, toutes les fois, j'ai trouvé ça très bon. Bref,、euh, 21h38,、euh, et, euh, seulement pour vous rappeler que la semaine pro, ben, non, je vous le rappelle pas, je vous l'annonce, je vous l'annonce, la semaine prochaine, réanimation ne fait aucun compromis, ce ne sera que du death metal. De 19h à 22h, death metal only, et c'est une promesse. Fait que, a v i e à ceux qui n aiment pas ça, ben, vous écouterez, réanimation. Ben oui. Donc, c'est toi ben, qui. Ben, c'est、euh, moi qui incombe d'incomber le. De, de combler. De combler le, le, le, le comblement vide. C'est cela. On va y aller avec un petit bloc légèrement plus, plus noirci. n o n non. Ben, c'est du chose que tu v a s aimer, là. Ouais, ouais, je sais, je sais, je connais. C'est pas du gros black épouvantable. Non, non, c'est du dans octobre. black trash. Black trash. On va voir la formation s a r k y qui est le nom du batteur finalement,、euh, dans lequel on retrouve Nocturno Culto de Dark Throne au vocal. On va、oh, voir Dark y... Throne. Ben, ah oui, c'est son band. Non, c'est pas son band. Lui, il est là comme chanteur. Ah, OK. C'est le band, à, le, le batteur s'appelle Minim s a r k y OK. C'est、okay. ça. Ça, c est, c est... Dans le fond, le batteur, c'est lui qui fait tous les instruments. Puis Nocturno Culto, lui,、euh, Fichon, il chante.、Okay. Oui. Puis live, ils ont un band de、euh... g u e s t magiciennes. C'est ça.、Okay. On va avoir Dark Throne. On va avoir, si on a le temps, deux pièces、euh, avec Abbott. Abbott, qui est le chanteur d e s m o r t a l Mais il y a aussi un autre projet qui s'appelle I,、mm -hmm. qui fait plus heavy metal. Oui,、euh, oui,、ouais, que j'aime très,、là. très bien. C'est un très, très bon album. Alors, allons-y tout de suite avec Sarké, la pièce Pilgrim of the Occult. C'est paru sur l'album Old a r i a n de 2011 sur Indie Recordings. Go! Cold. De Seul Goblin. Ben, c'était Canadian Metal、euh, de Dark Throne.、Euh, si vous êtes capable d'aller sur Internet de lire les paroles de Canadian Metal. Ils il il, il parle p a de... n o m m e pas des noms de bandes là-dedans. Pas t des noms de bandes, mais c'est surtout des côtes de. De titres d'albums ou、okay. de titres de pièces.、Okay. De tous d e s groupes que tu de a Là-dedans, tu as Exciter, tu as Razor, tu as du Voivod, tu as ouais, Sacrifice,、ouais, ouais, ouais. tu as、uh, Name It. Là.、Okay. Euh, ça, c'est un hommage au Canadian Metal des années 80.、Okay. On a eu.、Euh, ben ça, c e s t avec Nocturno Culto et、uh, Fenris.、Euh, Dark Throne, qui est un excellent band. Moi, j'ai connu Dark Throne、euh, un petit peu quelques albums avant、euh, FOAD,、euh, qui faisait Fuck Off and Die.、Euh, moi, j'aime bien ça. J'aime ce côté-là de Dark Throne. Il、euh, y a beaucoup de gens qui aiment, qui aiment un peu moins ça, qui aiment mieux le vieux Dark Throne. Moi, le vieux Dark Throne, je trouve que ça sonne la boîte. Mais c'était quoi、ça. le vieux Dark Throne? Ben, un mélange de Dead Black. Euh, c'est plus grim, plus. Là, c'est sûr i l s se prennent plus au sérieux. C'est d r ô l e mais je trouve ça bien comique.、Euh, c'est un band de où, ça D'Orvège. OK. Ils, okay. Se prennent pas au, au, ils se prennent pas au sérieux du tout, du tout. C'est des grands amateurs de, de métal des années 80. C'est des a n d de métal des années 80. Euh, regarde, Dark Throne, ça vient de la pièce、euh, Joel Throne de Celtic Frost. Ah、oh, Ben, r e g a r d e d o n c ça. Elle était comme prévue pour ce soir, en plus. Ben, r e g a r d e d o n c ça, tu v e u x Ben, c'est-tu des gars qui se maquillaient, ça, qui se p e i n t u r l e r i e n Je pense qu'au début, peut-être,、okay. mais plus maintenant. Ok, ok.、Euh, C'est deux clowns, dans le fond, là. deux, deux, deux gars qui. C'est Des tripunes e métal, c'est tout.、Oh ouais. Alors, on a eu Sarkey, s a r k e qui est le projet du batteur.、Euh, J'oublie son nom. Là, où, là, on a, notre Internet est, est、yeah. fermé. Il、ouais. euh, y a Noturno Culto qui chante là-dedans et Sarkey qui fait tous les, les, les instruments.、Euh, un excellent album qui s'appelle Oldarian avec la pièce Pilgrim of the Occult.、Euh, je voulais vous présenter deux pièces avec a b a t t mais on n'aura pas le temps de mettre la pièce des Mortals. Ça ira un autre, un autre tantôt. Alors, on va y aller avec,、euh, son, son projet comme solo, qui s'appelle I, avec la pièce Battalions. C'est sorti d'album. e l b e t Wien, Two Worlds, le seul, en fait. Il、ah, y a aucune apparition. u t r Non, il y a, rien, y a peu, non, juste un seul album.、Okay. Bah, probablement, c'est un projet qui s'est fait pour tripper. Il n'est pas, pas maquillé du tout, du tout, du tout.、Euh, ça aussi, où j'ai comme l'impression que c'est une gang de clowns qui tripent.、Euh... Immortals?、Oh, oui, oui. C'est o n o s s i b C'est une gang de comics, là. C'est possible, comiques, là, c est c est, Le monde,、euh, ils disent, ah,、oh, c'est des Grimm, pis la l a h il n'y a rien de Grimm là-dedans. C'est une grosse gamme. C'est une grosse gamme. Alors,、euh, allons-y tout de suite avec la pièce Battalions. Euh, voici euh, le groupe de a b a o t t Tu vois un petit peu vite.、Là. Tu v o s un petit peu vite, là. Oui. Ben non, il faut saluer nos gens. Oui. Mais je vous rappelle que la semaine prochaine, nous devrions y être, à moins d'avoir、euh, une hécatombe quelconque. Que je ne crois pas que ça va arriver. Donc, ben, à la、euh... fin du monde, de toute façon, on garde. On, on, on de... va finir avant la fin du oui, monde. Oui, c'est sûr, on、oh, est correct. C'est sûr, c'est sûr. Euh, la semaine prochaine, c'est un spécial Death Metal All the Way de 7h, de 17h, de 19h à 22h. Ça n'est que du Death Metal. Il n'y aura pas de présentation d'album la semaine prochaine.、Euh, pas plus que de demande spéciale. De façon, il n a plus personne qui nous en demande, ça fait longtemps. Ouais, téléphone, ça ne p l u s je ne comprends pas ce qui se passe. Moi, moi j'ai commencé à comprendre, je pense.、Euh, donc, ça va être un spécial Death Metal. Ça va être pas mal tous les genres de death. On va avoir du brutal, du extreme. On va avoir du old school. Mais pas du mélodique. Non, ça, ça n existera pas chez, à Réanimation, c'est certain. Donc, d'ici là. Allez tous. tous vous, vous faire foutre. foutre. Go.